Bonjour, Albert. J'ai constaté que tu prends ta pause plus tôt et tu la termines plus tard. J'espère que cette conduite ne va plus continuer, d'accord? Je m'en excuse. Ma femme mettait à la maison ces jours-ci parce qu'elle est malade. Alors, je lui parle assez souvent pendant ma pause pour remonter son moral. Fais bien attention. Tes collègues et certains clients parlent de ta conduite actuelle. J'en suis profondément désolé. Si tu as un problème particulier avec la durée de cette pause, il faut m'en parler. Ok. Ma pose finie, Albert. Je dois aller travailler. Au revoir. Au revoir.